冷の粒での粒子の粒子の粒子の粒子の粒子の粒子 e La vaste étendue, nos esprits s'élevant. Les couleurs se mélangent dans la lueur du crépuscule. Les secrets que les étoiles nous confient en murant. Sous la lune, nous trouvons notre chemin. Guide par la nuit jusqu'à l'auberge.